Jazz, jazz, jazz, jazz, jazz, jazz. jazz, jazz, jazz. jazz, jazz, jazz. Thank you. Merci beaucoup. Klaus Gesing à la basse clarinette. Björn Meyer à la basse. Khaled Kessin, Bendir et Delbuka.